Sur la route de Constantinople Janvier-Avril 1453 Homer On transporte le canon entre Edirne et la reine des villes, à 200 km de distance, et un homme rampant à quatre pattes n'irait pas moins vite que le convoi. L'attelage qui traîne l'engin réunit trente paires de bœufs, chacune harnachée à un axe médian articulé, et il est tellement long, tellement vulnérable aux accidents, qu'il doit faire halte des dizaines de fois par jour. Les bestiaux qui le suivent et le précèdent portent couleuvrines, catapultes et arquebuses. Une trentaine de pièces d'artillerie au total, tandis que d'autres tirent des caissons de poudre ou de boulets, certains de si gros calibre que les deux bras d'homère n'en feraient pas le tour. De chaque côté de la route, hommes et bêtes se hâtent, louvoyant voyant au milieu des attelages tels les flots d'une rivière contournant un rocher. Des mules aux sacoches lourdement chargées, des chameaux avec des montagnes de cruches en terre arrimées sur le dos, des chariots garnis de provisions, de planches, de cordes et d'étoffes. Quelle variété dans ce monde Homer croise des diseuses de bonne aventure, des derviches, des astrologues, Des érudits, des boulangers, des artificiers, des forgerons, des mystiques vêtus de tuniques en lambeaux, des chroniqueurs et des guérisseurs, des portes-étendards aux enseignes bigarrées. Certains ont des armures en cuir ou arborent des plumes à leur toque. Il y en a qui vont nu-pieds alors que d'autres sont chaussés de bottes lustrées en cuir damasquinées qui leur montent jusqu'aux genoux. Ils rencontrent un groupe d'esclaves dont le front est barré de trois cicatrices horizontales une pour chacun de leurs maîtres morts lui explique Maher Il voit un homme qui s'est prosterné si souvent en prière qu'une callosité s'est formée sur son front pareil à un gros ongle cireux Un après-midi passe un multier couvert d'une peau d'ours dont la lèvre fendue n'est pas sans rappeler celle d'Omer Il marche tête baissée mais leurs regards se croisent brièvement et il détournent les yeux Omer ne le reverra plus jamais Il balance entre l'éblouissement et le désespoir. S'endormir près d'un feu qui n'est plus que braise lorsqu'il s'éveille, les vêtements scintillants de givre, s'asseoir avec les autres conducteurs pendant qu'on ranime les flammes, partager l'orge concassée, les herbes et la viande de cheval que tous piochent dans la même marmite en cuivre. Homer se sent accepté comme jamais auparavant, intégré à une entreprise collective et légitime, un projet si noble qu'il ménage même une place à un garçon disgracié. Tous progressent vers l'Est, en route vers la fabuleuse cité, comme s'ils répondaient à l'appel d'un joueur de flûte magicien sorti d'un conte de grand-père. Chaque jour, l'aube se lève un peu plus tôt, les journées rallongent et des bandes de grues migratrices, puis des canards et enfin les oiseaux chanteurs, affluent dans le ciel, comme si les ténèbres abdiquaient et que la victoire était déjà acquise. Mais il y a des moments où son enthousiasme s'effondre. Des mottes de boue s'accrochent aux sabots d'arbres et de clairs de lune. Les chaînes grincent et les cordes crissent. Des coups de sifflet retentissent sur toute la longueur de la colonne, et le désarroi des bêtes emplit l'atmosphère de sa rumeur. Bon nombre de bœufs portent des joues fixes au lieu de joues mobiles, telles qu'en fabriquait grand-père. La plupart ne sont pas rompus à traîner des charges aussi lourdes, et il ne s'écoule pas une heure sans que l'un d'eux se blesse. Chaque journée offre à Homer un nouvel enseignement sur la négligence des hommes. Certains ne se soucient pas de poser des fers à languette sur les sabots de leurs bœufs. D'autres ne vérifient même pas l'état des joues, dont les craquelures écorchent les épaules des bêtes. Il y a ceux qui ne pensent pas à les désarnacher une fois à l'arrêt pour garantir leur repos, et ceux qui ne daignent pas protéger leurs cornes pour éviter qu'ils ne se blessent mutuellement. Sang, souffrance, gémissement, c'est ainsi en permanence. Des équipes de terrassiers devancent le convoi, afin d'étayer les points de passage et de poser des planches sur le sol bourbeux. Mais au bout de huit jours de voyage, la troupe rencontre un cours d'eau dépourvu de pont. Les flots sont troubles et gonflés, et, au point le plus profond, Le courant forme un mascaret sombre et fangeux. Les conducteurs placés en tête mettent les autres en garde contre les pierres glissantes qui tapissent le lit. Pourtant, le chef de convoi donne ordre d'avancer. Au mi-temps de la traversée, le bestiau qui précède Arbre dérape. Le joug qui le relie à son compagnon l'empêche un moment de basculer, puis on entend se briser l'une de ses pattes. Un craquement si fort qu'Homère le ressent jusque dans sa poitrine. L'animal estropié penche de côté, son voisin beugle, l'attelage entier est dévié vers la gauche, et Homère, sans arbre éclair de lune, bandait leurs muscles pour supporter la charge supplémentaire, tandis que les deux bêtes renversées luttent contre le courant. Un conducteur accourt avec une lance, transperçant l'un après l'autre les bœufs qui se débattent. Les flots se teintent de sang. Pendant que les forgerons coupent les chaînes qui retiennent les corps à l'attelage, et les autres conducteurs parcourent la file afin de calmer leurs propres bœufs. Ensuite, des cavaliers attachent des chevaux aux cadavres pour qu'on les tire de l'eau et que leur chair soit débitée. Les forgerons réparent la chaîne à même le rivage où ils ont installé l'enclume et les soufflets. Et Homer, amenant dans l'herbe, arbre et clair de lune, se demande s'ils ont conscience de ce qui s'est produit. À la tombée de la nuit, il pense d'abord arbre, puis son jumeau, et se dit en grattant leur sabots qu'il refusera de goûter à la viande, par respect pour les animaux. Mais plus tard, quand son fumet s'élève dans l'air froid de la nuit et qu'on distribue les portions, il est incapable de résister. Tout en mangeant, il sent sur lui le poids du ciel en même temps qu'un trouble obscur. Ses bœufs semblent chaque soir un peu plus éteints que la veille. De temps à autre, Arbre le regarde en clignant ses gros yeux humides comme s'il lui accordait son pardon. Et le matin, avant qu'on les arnache, Claire de Lune conserve sa curiosité habituelle, observant un lapin ou un vol de papillons, fronçant les naseaux pour identifier les odeurs mêlées que porte le vent. Mais quand on leur retire le joug, ils baissent la tête et broutent l'herbe comme s'ils n'avaient pas la force de faire autre chose. Le garçon reste auprès d'eux, enfoncé dans la boue jusqu'aux chevilles, et contemple, enfoui sous son capuchon, clair de lune, qui bat des paupières, plein de douceur et de patience. Sa robe, qui, les premiers temps, avait des nuances d'argent irisé, moirée de petits arcs-en-ciel par la clarté du soleil, est maintenant d'un gris terne. Un nuage de mouches plane au-dessus d'une plaie infectée à son épaule. Les premières de la saison, songe Homer.